Think like me, walk like me, talk like me, groove like me, think like me, or like me. Débuter cette émission avec un instant Fiesta Electronica. Merci d'être calé. Vous êtes bien sûr sur les bonnes ondes, sur le 95.30. C'est Galaxy que vous écoutez comme tous les dimanches. 10h midi, bienvenue à bord de Party After. Ça doit passer un excellent moment ce dimanche. 13 juillet, on ira justement faire un petit tour du côté des clubs. Pour ce soir, ça sera un peu dans une heure. On va continuer bien sûr côté musique. Voici tout de suite Jean Morel sur les ondes de Galaxy. Aldera, un l'instant, sur les platines du Galaxy, ne bougez pas, on se retrouve juste après les informations de proximité présentées par Stéphane Laroche. Un été de folie vous attend du 12 au 27 juillet, à l'occasion de l'édition 2008 de Tourcoing-Plage. Rendez-vous chaque jour, de 10 à 20h, sur les berges du canal, pont hydraulique de Tourcoing. Pour tous, pétanque, mini-golf, plage, terrain de sport et animation. Plus d'infos sur tourpoint.fr ou au 0320 23 37 00. Au programme de la fête nationale sur Waterloo, dimanche 13 juillet, 23h, plan d'eau du Parc du Lyon, feu d'artifice spécial 30e anniversaire de la disparition de Claude François. Lundi 14 juillet, à partir de 14h30, dans la plaine du Parc du Lyon, kermesse, plaine de jeux, et à partir de 16h30, sur le podium, l'imitateur Eric Barr, suivi du concert chez la exposition estivale découvrez l'histoire et le patrimoine cominois de la ville à la campagne du 7 juillet au 23 août à la maison du patrimoine de Comines histoire, urbanisations et grands chantiers vous seront comptés et n'auront bientôt plus de secrets pour vous Entrée libre, renseignement 0320 14 21 51 Ne manquez pas la fête de l'été au parc de la Deule, dimanche 20 juillet Dans le cadre de la fête de l'été au parc les éco-gardes de l'espace naturel Lille Métropole vous invitent à découvrir le site naturel des ansereuils sa faune et sa flore Cette animation est gratuite et s'adresse à toute la famille Rendez-vous à 15h au stand des éco-gardes de l'espace naturel à proximité de la salle des fêtes de Wavrin Plus d'infos à Mosaïque 0320 58 08 61. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. à A toute heure du jour et de la nuit. à bord de Party After proposé par Pascal Mancini comme chaque dimanche 10h midi sur Galaxy. Découverte et Galaxy à l'instant avec Viola Wills sur le titre Enjoy Yourself. Vous pouvez retrouver bien sûr ce titre sous le label Harlequin. À suivre bien sûr l'incontournable Jeanne Dalbach avec sa nouvelle production c'est Morphine et vous pouvez retrouver bien sûr ce titre sous la compilation Musica Jazz. Let's toute dernière news de ce mois de juillet à l'instant avec Ono Give Peace a change sur le label Twisted, si vous donnez l'heure il est 11h02, il nous reste une petite heure à passer ensemble tout à l'heure aux alentours de midi, c'est Chris D que vous retrouvez à nouveau pour son émission Double Dome et Côté Musique voici tout de suite encore une nouveauté c'est Mark Knight avec le titre From the Speaker sous le label Tool Room scène électronique avec un instant le grand retour de Lula pour le titre Twilo Pour cette veille du 14 juillet, pas mal d'endroits justement sont ouverts ce soir. En euh, ce dimanche 13 juillet, un petit tour du côté des clubs. À la bûche, ça sera une spéciale partie ce soir avec pas mal d'invités. Greg C. Oxley, Manu Kenton, Jimmy Deal, DJ Ed, Jump Killer, Wingstar, Gus, Kona, Fred H. Sans Bien sur nos résidents, Frank Gilles, Silver Six, Samuel Sander. À l'escape, on c'est la soirée Miami avec Dave Lambert, Hawking Dave, Luc, Angie, Anton. Avec un voyage à gagner pour Miami, c'est à l'escape, Concert ce soir. A l'âge de Zoo pour la fameuse soirée Sunglass at Night avec l'anniversaire de Simei avec en guest Mathieu, Dont Colin, Igor, Kirby, Elise, Taylor, Sumik, Serge, Moka et bien d'autres encore avec bien sûr les résidents Chris, Simei et Johan et Ozo avec la fameuse soirée Laser Show avec Thomas et Selve et on a invité Dave, Viman et Serum. Vous pouvez bien sûr retrouver la liste de ces soirées en allant sur le site de Galaxy www.galaxyfm.com electronic music de Party After ce dimanche entre 10h et midi, une émission animée par Pascal Mancini sur Galaxy. 11h31, ne bougez pas, on retrouve tout de suite Stéphane Laroche pour les informations de proximité. Prochaine visite organisée par l'Office de tourisme de Waterloo, l'église Sainte-Thérèse, l'une des plus belles de l'entre-deux-guerres de la métropole lilloise qui vous ouvre ses portes le dimanche 20 juillet à 16h. Construite par le tourquenois Charles Bourgeois, elle présente une architecture à la fois traditionnelle et résolument moderne. Inscription à la visite, office de tourisme Waterloo, 0320 75 85 86. A découvrir, c'est Demoiselles les Libellules, dimanche 20 juillet. Digne d'un conte de fées, la vie des dragons volants n'aura bientôt plus de secret pour vous. Les éco-gardes de l'espace naturel Lille Métropole vous proposent une découverte de ces insectes multicolores à la mare de Saint-Guin en Mélantois. Animation libre et à tous rendez vous à 15h à l'étang de pêche situé rue du bas singain à singain en mer plus d'infos 030 47 18 85 pour sa prochaine exposition baptisée c'est un vrai le musée des arts et traditions populaires de waterloo vous invite à envoyer vos créations postales enveloppes cartes objets décoratifs sur le thème de quel noël givré vous pouvez les adresser dès aujourd'hui au 96 rue françois meriaux 59150 150 waterloo. vos envois devront parvenir au musée avant le 15 novembre plus tard Enseignement, 030 815 950. Les vacances, c'est du bonheur qui fait grandir. Un enfant sur trois est privé de vacances chaque année. Ses parents aussi. Pour aider le Secours Populaire, faites un don sur leur site web www.secourspopulaire.fr. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxiefm.com. Galaxy, à toute heure du jour et de la nuit. Merci de votre grande fidélité Merci d'écouter Galaxy sur le 95.30 Dans une demi-heure C'est Chris D que vous retrouverez aujourd'hui Pour son émission Double Door Et on vous rappelle que ce cher Chris D Se produit Comme résident tous les dimanches Soirs au, au club Donc vous pouvez aller au club Rue des Puits de l'Aune National 1775 tournée Il sera également au concept pour la soirée Tous en boîte avec Didier Aurélien et Nico Le samedi 19 juillet dès 23h30 30. Il sera aussi, euh, au, il sera aussi au concept euh, tous les dimanches à partir euh, d'aujourd'hui. De, Rue des Puits de l'eau, je vous rappelle l'adresse, 75 000 tournées. Il sera aussi euh, tous en boîte avec Aurélien et Nico le samedi 19 juillet dès 23h30. In this silence, in this way remains on top. reste quelques minutes à passer ensemble. Dans quelques instants, je vous en ai parlé, c'est Chris Dick que vous allez retrouver de midi à 14h et soir, suivi de Mickaël H pour la session trans. Juste après, Maxence de 16h à 18h, Steve de 18h à 20h, Mandré de 20h à 22h, sans oublier aussi notre ami Guillaume de Baskerville pour son émission Prélude de 22h à 23h. Et juste après, c'est Sick que vous retrouverez comme tous les dimanches soirs de 23h à 1h pour les sessions hardcore. Mais voici tout de suite, côté musique, une autre nouveauté, c'est les avec avec le titre Tonight de nous quitter, merci d'avoir suivi cette émission. Prochain rendez-vous, ça sera bien sûr pour dimanche prochain pour un nouveau rendez-vous de partie after de 10h à midi. Dans quelques minutes, dans quelques instants, c'est Chris dit que vous allez retrouver, on vous rappelle, pour la veille du 14 juillet 2008, Fête nationale en France, retrouvez ce soir dès 22h Chris Dix, au concept Rue des Puits à l'eau tournée. Il sera également au concept pour la soirée Tous en boîte avec Didier Aurélien et Nico le samedi 19 juillet dès 23h30. Pour Plus d'infos pour aller sur son site et Le voici tout de suite sur les platines. C'est un invité pour ce dimanche. Merci à vous tous. Bon appétit si vous passez à la table. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.